Mais bien on passe très près de très, très près du sésame je savais je savais que ça serait là que ça que c'était qu'il fallait rentrer au chouyani gangia et la banaki a un bigeren vidacha tu vas aller le faire et tu as au chotinko ils en cera et tu es tu as le projet va ben halike penchatzenin et bidiko sera rentre ça partait est-ce tu tu le campagne yini que tu as là quoi j'ai tout ce Et alors de et j'ai mis mon énergie à à expliquer qui était Julien, ce qu'il était euh, euh maintenant euh, j'ai pas tout à fait réussi